mais qu'en stage 39. Ainsi, le messager pour ses propriétaires d'immigration à Médine, et il est resté à Bubacre, que Dieu soit satisfait de lui, d'être son ami en immigration.